بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنبدأ الآن بالدرس الثالث من الدروس في شرح كتاب التعليق المتين على كتاب أصل السنة واعتقاد الدين وهو كتاب الشيخ زيد ابن محمد ابن هادي المدخلي وهو شرح لعقيدة الإمامين الرازيين والآن يعني وصلنا في الكتاب إلى الكلام عن القدر وعقيدة أهل السنة والجماعة في موضوع القدر فسنقرأ كلام الإمامان يقول Ibn Abi Hatim rahimahullah wa qala wal qadar khayruhu wa sharruhu min Allah azza wa -jell. Donc on est au cours numéro 3 dans l'explication du livre de sheikh Zayd al-Madkhali At-Ta'liq al, al matin 'ala Kitab As-Sunnah al wa I'tiqad ad-Dīn sunnah wa I'tiqad ad qui est un شرح de la 'Aqīdah des deux imams Ar Razi Abu Hatim et Abu Zura et euh, donc euh, on est arrivé dans ce cours à euh, la partie où il, il parle de la foi en Al-Qadar et la position d'Ahl Sunnah al -Jama ah vis vis-à-vis de cette question donc euh, euh, le fils des deuxièmes, le fils de l'imam Abu Hatim, il dit que tous les deux l'imam Abu Zura et l'imam Abu Hatim ils ont dit à propos du Qadar Ils ont dit que la prédestination, euh, dans le bien et dans le mal de ce qu'Allah a prédestiné, tout ça vient d'Allah. tout de ce qui est prédestiné, de bien ou de mal, vient d'Allah. Donc, Cheikh Zayd al madkhali fait un chargé à ce sujet-là et il explique la position d'Al-Sunnah wal-Jama'ah sur cette question. <coughs> et il fait un résumé de la position dal sunna et il détaille un peu plus sur ce sujet qui est très important donc le sheikh il dit en ce qui concerne la signification de la foi en Al-Qadr et de croire en qu ce qui est bien et en qu ce qui est mal de ce qui a été prédestiné c'est le fait d'avoir une croyance ferme au sujet du fait que Allah a prédéterminé les Les, les destinées hein, et les mesures de chaque chose, et qu'il a écrit tout ce qui allait se produire de façon générale et dans les détails également. Que ce soit des choses qui sont très très grandes, et très élevées, très importantes, ou des petites choses qui sont petites ou euh, insignifiantes. Et, et également, qu'elles qu qu soient, qu soient des créatures qui parlent ou qui ne parlent pas, ou qui bougent ou qui sont inertes, Allah a écrit la prédestinée de ces choses-là également. Euh, il n'a y rien, rien laissé. Tout a été prédestiné. Le chef, il dit ensuite qu'en en suivant donc, les textes, qu'est-ce qui a été écrit et mentionné par. Euh, dans les textes, les ulama ont mentionné que les degrés de la prédestination sont de 4 degrés. Le premier degré, qui est euh, le fait de croire en le fait que Allah a enveloppé toute chose par sa science. Comme Allah le dit dans, euh, par exemple, surat, le, 20, le verset 29 dans la sourate Al-Baqarah et le verset 101 dans la sourate al anam Wa huwa C'est-à-dire, Allah a la connaissance de toutes choses. Et également, le verset 12 dans Surah Al-Talaq, dans lequel Allah mentionne et explique que Allah a créé, il dit ce qui signifie, Allah a créé sept cieux et autant de terre Entre eux, son commandement des saints, afin que vous sachiez qu'Allah est en vérité omnipotent, c'est-à-dire, il a le pouvoir surtout. Et qu'Allah a embrassé toutes choses de son savoir. C'est-à-dire qu'il enveloppe toutes choses de son savoir. Et le verset en arabe c'est « Allah, qui a créé sept samouettes et de l'eau comme eux, et a mis l'amour entre eux, pour ala que Dieu a tout ce qui est possible, Et un verset également dans lequel Allah dit dans le Surah Al-Buruj, verset 20 Wallahumun warahihim muhit Et Allah hein, les enveloppe de par derrière eux il les cerne de toutes parts Ensuite le Cheikh explique qu'il y a le deuxième degré et le deuxième degré c'est la foi en Al-Kitaba c'est-à-dire de croire que Allah subhanahu wa a tout écrit dans la table préservée. Tout ce qui arrive, que ce soit de bien ou de mal, le, le bonheur ou le malheur des serviteurs, la richesse ou la pauvreté, la maladie ou la santé, euh, la vie longue ou la vie courte, et tout ce qui arrive, que ce soit euh, au niveau de la tombe ou plus grand, hein, tout ça a été écrit dans la table préservée avec la plume. Comme Allah le dit dans le verset 12 dans le Yasin. Donc, toute chose a été mentionnée et énumérée dans un guide clair, c'est-à-dire dans la table préservée. Ensuite, cher le chef il mentionne le troisième degré qui est la foi en la volonté d'Allah et il dit c'est-à-dire que la volonté d'Allah qui est générale et qui est, euh, qui est exécutée ça c'est quelque chose qui est synonyme de la volonté universelle ou la volonté d'Allah dans sa création donc la volonté d'Allah subhanahu dans sa création et Euh, son vouloir al-mashi'a général al-mashi'a al-amma donc ça c'est deux termes qui sont synonymes ils ont la même signification c'est à dire que al-mashi'a al-amma et al-irada al-kownia les deux ont la même signification d'accord, donc c'est tout ce qui arrive parmi ce que Allah a destiné et de ce qu'il a créé dans sa création Qu'on dise masi'a amr ou irada kauniyya, ça a le même sens. Donc, le chef il dit, ce que Allah sb'a ta'ala veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Et la volonté des serviteurs elle est euh, suivant ce que Allah a voulu. Donc, elle suit ce que Allah a voulu. Ce que veut la créature et, et que Allah sb'a ta'ala a voulu est, et ce que veut la créature hein, et ce qu'il désire, mais que Allah n'a pas voulu hein, faire en sorte que ça se réalise, alors cette chose-là ne va pas se produire. Et il n'est pas possible que cette chose-là soit. Donc, la volonté du serviteur suit la volonté d'Allah. Cheikh, il dit que l'être humain, il n'est pas sans volonté, ni sans puissance, capacité. Mais en même temps, il n'est pas absolu dans sa volonté. Donc, euh, la volonté du serviteur, elle suit la volonté du Seigneur. Tabaraka wa Et la preuve de ça, c'est dans la parole d'Allah SWT, dans le verset 29 de la sourate Al-Taqwir, takwir وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَى أَنْ يَشَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ » C'est-à-dire, vous ne pouvez vouloir accepter si Allah SWT a voulu, hein, accepter si Allah SWT a voulu le Seigneur des Mondes. Et ensuite, il y a le degré numéro 4, qui est le degré de la création et de le fait que Allah ta'ala c'est lui qui fait exister hein, chaque chose. Donc, le chef explique que ça veut dire que Allah ta'ala est le créateur de toutes choses, et qu'il crée tous les mondes, parmi les mondes euh, qui sont dans, euh, sur la terre ou dans le ciel. Euh, et, à la tête de tout ça, à la tête de tous les mondes qu'il a créés il y a le monde des, djinns, euh, des, des êtres humains et le monde des djinns, et le monde des anges et le monde des diables et le monde des, des bêtes sauvages et le monde des euh, des animaux et des oiseaux donc et ainsi, ainsi de suite, il y en a tous les autres mondes autres que ceux que le cheikh mentionne maintenant euh, et qui sont affirmés dont on a affirmer l'existence soit par la euh, révélation ou par la raison ou par l'essence parmi ce qu'on a connu et parmi ce qu'on n'a pas connu euh, donc tout ça c'est mentionné dans le, euh, par exemple dans un verset comme le verset 62 dans az-zumar dans lequel Allah a dit Allahu khaliqu kulli shay, wa huwa ala kulli shay'in wakil » C'est-à-dire que Allah a créé toute chose et il est pour tout, sur toute chose un garant. Il est sur toutes choses garant. Donc le chef, il explique que ces quatre degrés sont reliés à la prédestination et à la fois à la prédestination. Et c'est-à-dire donc le fait que Allah a une science qui enveloppe toutes choses. Et c'est obligatoire d'y croire, et également de, de croire en l'écriture dans la table préservée que Allah a attribué à lui-même en disant « Et toutes choses, nous l'avons enregistré et euh, écrit dans un guide clair ». Le verset 12 dans Sura 36, et la volonté qui est exécutée, hein, elle est synonyme de la volonté universelle, la volonté dans la création et dans le fait de faire exister les choses. Et il est obligatoire d'y croire. Et euh, y a, donc tout ça, ça prouve les quatre degrés. C'est prouvé donc par les textes du Coran et de la Sunnah. Donc la aqida de Ahl as-Sunnah wal-Jamaa' au sujet de la prédestination et de quest ce qui est prédestiné parmi les choses qui sont euh bien ou qui sont mal, les bonnes choses ou les mauvaises choses, euh yani, il faut croire que Allah a tout prédestiné, toute chose, que ce soit bien ou mal. Allah a prédestiné par exemple la mécréance par sa, par sa sagesse et sa justice, tout comme il a euh, prédestiné la foi par sa miséricorde et par sa grâce. Et il a également prédestiné euh, et prédéterminé l'obéissance et il a prédestiné également le péché et la désobéissance. Il a aussi prédestiné toutes les choses qu'il est obligatoire, ou toute chose en laquelle il est obligatoire d'avoir la foi par sa, par sa prédestination et par son décret de ces choses-là. Donc, il n'est pas permis à quelqu'un de rejeter ou de nier quoi que ce soit de ce qui est mentionné par rapport à la prédestination ou qui fait partie de la prédestination. Et il est euh, obligatoire pour l'étudiant en sciences de l'islam d'étudier ce grand pilier de la foi hein, et de savoir que la foi en la prédestination, il faut l'étudier d'une étude euh, qui est intensive et qui est complète, à la, à la main des hommes de science et de compréhension de la religion, pour qu'ils puissent avoir une connaissance correcte de ce qui est relié à la parole. Euh, de ce grand fondement de l'islam et de ce grand pilier de la religion. Et euh, c'est réellement, hein, en vérité, on dit que la, la voix d'Al-Sunnah et les gens d'Al-Sunnah ont cru hein, et ont reconnu la véracité de toute chose qui est reliée au décret et, de, et à la prédestination d'Allah. Parce que Allah leur a informé de cela. Du fait que Allah a dit, sa parole est véridique Inna kulla shayin khalaqnahu bi qadar. Le verset 49 dans surah al-Qamar. C'est-à-dire, toute chose, nous l'avons créée dans une certaine mesure. Et selon sa prédestination. Donc, ça, c'est le verset 49 dans surah al-Qamar. Et le verset 2 dans surah al-Furqan, dans lequel Allah a dit Wa Waqalaqa kulla she'in faqadarahu taqdira To znaczy Allah SWT a créé Toute chose Et il l'a prédestiné De sa prédestination Et de son décret Et de sa mesure Et il mentionne le verset 8 Dans surat al rad Dans lequel Allah SWT a dit Wakullu she'in indahu du miqdar C'est-à-dire toute chose Est Selon une mesure auprès d'eux C'est-à-dire toute chose a été Determiné i mesuré. Donc, si la chose est ainsi, comme like on l'a expliqué, eh bien, il ne reste rien dans la création et dans ce que Allah a créé, excepté que cela rentre sous le décret et la prédestination d'Allah, wa Que ce soit si une chose qui est bonne ou mauvaise, qui est bien ou mal, belle ou yani, détaille, euh, générale ou détaillée. Même une épine ou une aiguille yani, qui euh, yani, euh, pique quelqu'un parmi les créatures, Allah Subhanahu wa Ta'ala avait déjà prédestiné son moment son et son lieu le, le temps et l'endroit où cette chose-là allait se produire. Et euh, c'est pour ça que le croyant il est récompensé lorsqu'il se fait piquer par exemple par une épine euh, parce qu'il sait que c'est quelque chose qui se produit par, par la prédestination et par le décret d'Allah. Excepté que les gens des garbans ont contredit à le sunnah en jama'a Dans la voie ou dans le, le, la question qui est reliée à la voie en la prédestination. Et euh, en particulier, on a trouvé qu'il y a deux sectes qui sont deux sectes opposées et, et en opposition qui ont euh, contredit dans cette question-là et au sujet de cette croyance, la croyance en la prédestination. La première de ces deux sectes, c'est Al-Qadariya, et la deuxième, c'est Al-Jabriya. <coughs> en ce qui concerne Al-Qadariya, eh elle est divisée en deux sectes. Une secte, parmi euh, yani, euh, ceux qui ont été encore plus extrêmes, parmi ces deux sectes, il y en a une qui est yani, extrémiste, et plus yani, par rapport à l'autre. Et donc, euh, la première, elle a dit, c'est-à-dire la première de ces deux sectes, parmi les sectes des Qadariya, elle dit qu'Allah n'a rien prédestiné, que ce soit de bien euh, ou de mal. Il n'a rien prédestiné, ni le bien ni le mal. Et que c'est les serviteurs qui créent eux-mêmes leurs œuvres, les bonnes et les mauvaises. Et donc, ils se sont égarés d'un grand égarement. Tandis que l'autre secte des Qadariyah a dit que subhanahu wa ta'ala, a créé le bien et l'a prédestiné, mais il n'a pas créé le mal et il ne l'a pas prédestiné. Et donc ils disent que les serviteurs, ce sont eux qui créent le mal et ce sont eux qui euh, font le mal par leur par leur volonté absolue. Et donc ceux-là, tous les deux, ils ont contredit et démenti le Coran au Karim. Et celui qui dément et qui renie au Coran, il a mécru. Et lorsqu'on a demandé à Abdullah ibn Omar, au sujet de yani ceux qui disent qu'il n'y a pas de prédestination, et que les choses se passent par hasard, Abdullah ibn Omar s'est mis en colère. Et il a dit à ceux qui posaient cette question... Il a dit Informez leur c informez les informez ceux qui disent cette parole que je suis innocent, que je me désavoue d'eux, et que eux sont innocents de moi et qu'ils n'ont rien à voir avec moi. Et, et euh, il dit et par celui par qui jure Abdullah ibn Omar, si l'un d'entre eux donnait Euh, en, en monde ou en charité la quantité équivalente à la montagne de Uhud en or et qu'il le dépensait hein, pour Allah, Allah n'accepterait rien de lui, de cette, de, de cette aumône ou de cette charité jusqu'à ce qu'il ait cru en la prédestination. Donc ça c'est rapporté par l'imam Muslim Et ça, c'est la fin, donc, de cette parole d'Ibn Omar. Ensuite, il dit, et la raison de cette parole d'Ibn Omar c'est uniquement parce que les Qadariyyah ont placé avec Allah des partenaires illimités parmi les hommes. Et ils ont ressemblé, ils ont, ils ont ressemblé aux Majus, hein et ils ont même ajouté à l'égarement des majus au point de yani, au, au point de, du fait qu'ils sont devenus ou ils ont été appelés parmi les, les, les gens de la Ummah les Madjous de cette C'est-à-dire ils ont, ils ont exagéré dans cette question à un tel point qu'on les a par la suite connus sous le nom de les Majus de cette Ummah parce que les Majus ont dit qu'il y avait deux créateurs un créateur pour le bien et un créateur pour le mal et ils ont dit que la lumière crée qu ce qui est bien et que le, le, les ténèbres créent le mal tandis que les Qadariya eux ils ont ajouté à ce crime et ils ont euh, placé avec Allah plusieurs créateurs illimité parmi les hommes. C'est-à-dire qu'ils ont dit que chaque personne, chaque individu crée ses propres, ses propres œuvres. Et donc, ils ont, euh, ils ont enlevé ou rendu vaine la, la création d'Allah et sa puissance. Hein, ils ont retirer à Allah sa, sa, sa création et son pouvoir et euh, la, la fausseté de cette voie de cette mauvaise voie, elle est claire en regardant les textes du Coran et de la Sunna et en regardant également le consensus des salafs des prédécesseurs de cette Ummah et à l'opposé de cette secte on retrouve une autre secte qu'on appelle le groupe des Djabriyah, ou bien Al-Mujbirah. Et ceux-là sont des gens qui ont exagéré dans le fait d'affirmer les actions d'Allah, au point où ils, ils, sont, ils, sont arrivés, ils sont arrivés à dire que euh, celui qui agit réellement dans la création et dans l'univers, c'est Allah uniquement, et que les hommes, les êtres humains, ne font aucune action en réalité, mais que c'est Allah qui agit hein, en réalité et que l'attribution des œuvres aux créatures est uniquement symbolique et allégorique elle n'est pas réelle. ce ne sont pas les êtres humains qui agissent réellement, mais c'est uniquement Allah qui agit et ceux là ont une voix qui est fausse parce que Allah il a créé les êtres qui sont chargés d'obéir à Allah et de s'abstenir des interdictions, et il leur a ordonné de faire ce qu'il a ordonné, et il leur a interdit de s'abstenir de ce qu'il leur a interdit de faire, et il a fait descendre sur eux des livres, et il leur a envoyé des messagers, et il leur a donné également la capacité de faire les actes d'obéissance, et la capacité d'abandonner les désobéissances et les péchés et la capacité de faire le bien et de délaisser le mal et il leur a donné donc la force et la capacité de faire cela donc celui qui fait du bien c'est par la grâce d'Allah et par sa miséricorde hein? puis ensuite par ce qu'il a acquis hein? et celui qui fait du mal c'est par la justice d'Allah et par sa sagesse puis ensuite par ce qu'il a acquis Et, en se basant donc sur, ce, sur ce principe de base, eh c'est à partir de là que euh, découlent les conséquences de la récompense ou du châtiment. Donc, la personne, qui a été elle est la personne qui a été obéissante, elle est récompensée pour son obéissance, et la personne qui fait les péchés mérite le châtiment pour son péché. Et, et non, par Allah, Allah ne leur a pas retiré leur capacité et leur, euh, leur, leur, capacité et leur euh, liberté de choisir ou leur capacité de, de, faire, de prendre des décisions. Au contraire, Allah leur a donné la capacité de faire les œuvres, que ce soit le bien ou le mal, et il leur a révélé une révélation dans le but. Euh, yani, yani, il leur a révélé une révélation d'un but qu'ils puissent faire les actes d'obéissance et abandonner les, les péchés. Et l'acquisition la, des, des œuvres qu'ils ont fait, hein, euh, on l'attribue à, à eux-mêmes. C'est-à-dire le, les actions qu'ils font, s'ils font du bien ou s'ils font du mal, c'est à eux que ces actions-là sont attribuées. Et Allah subhanahu wa C'est lui qui a prédestiné hein, Ces, ces, ces, ces choses-là Et ces actions-là Que ce soit du bien ou du mal Comme par exemple donc, Le, le, le mécréant ou l'hypocrite Allah subhanahu wa Depuis toujours hein, Éternellement Allah subhanahu wa Avait prédestiné qu'ils allaient être ainsi Mais Il leur a ordonné dans la révélation d'être obéissant et d'agir selon son obéissance et de s'écarter de la désobéissance et du péché. Et Allah subhanahu leur a donné les moyens par lesquels ils seraient capables yani de faire les actes d'obéissance et d'abandonner les péchés. Comme Allah dit وَهَدَيْنَاهُ dans le verset dans al-Balad c'est-à-dire nous, euh, nous les avons guidés dans les deux voies nous les avons guidés dans les deux voies c'est-à-dire nous leur avons clarifié le chemin vers le bien et le chemin vers le mal donc Allah a ordonné euh, de suivre la voie vers le bien et il nous a avertis De suivre, de, yani il nous avertit contre le fait de suivre le voie vers, la voie vers le mal, dans des textes qui sont clairs et explicites, sans équivoque. Et Allah a dit Qui est le verset 153 dans la Surah Al-An'am, dans lequel Allah a dit ce qui signifie. Et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas les petits sentiers qui vous diviseront de son, de son chemin. Donc, Allah a réuni pour eux l'ordre de faire les obéissances et d'obéir, et l'interdiction de commettre les péchés, et ils ont la capacité de faire cela selon les preuves de la révélation et de la raison, et de même que la preuve des, dans les sens. Donc, pour résumer ce qui a été dit à ce sujet-là, au sujet des actions des serviteurs et de l'attribution, l'attribution des actions et du fait qu'ils ont acquis le, le fruit de ces actions-là et que c'est par leur capacité et leur force et par leur propre décision et par leur propre choix et que c'est Allah qui a prédestiné cela pour eux et que c'est lui qui est celui qui détient le mérite et la grâce et la bonté pour celui à qui Allah a donné le succès de faire les actes d'obéissance, donc ça c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa miséricorde et pour celui que Allah subhanahu wa ta'ala a yani, délaissé et abandonné hein, parce qu'il a fait les causes de, cette, de cet abandon hein, il a fait les causes qui l'ont qui amené à être abandonné par Allah subhanahu wa ta'ala et bien cela c'est par sa justice C'est par la justice d'Allah et, et par sa sagesse. Et il n'est permis à personne, il n'est pas permis à quiconque euh, parmi les créatures de s'objecter à cette distribution et à cette euh, façon de yani, distribuer les choses parmi ses serviteurs. Et de dire, par exemple, pourquoi Allah a-t-il juger pour un tel la mécréance ou juger qu'un tel allait être sur la mécréance et pour un autre qu'il allait être sur la foi hein? et pourquoi a-t-il déterminé pour celui-là l'obéissance et pour celui-là le péché donc toutes ces questions sont des choubouhats et des, euh, des doutes Que nous soufflent les, euh, les diables, les, les chayatines, les diables. Et ce sont donc des ambiguïtés et des doutes qui viennent euh, du diable. Et il est obligatoire de s'en écarter. Le musulman doit s'en écarter. Euh, et euh, si le musulman s'en écarte, et si le musulman s'en écarte, alors dans ce cas-là, c'est parce qu'il a estimé Allah à sa juste valeur et à sa juste mesure hein, et qu'il a reconnu à Allah à son droit qui est obligatoire pour lui hein, de lui reconnaître et la grandeur de son importance le cheikh dit ensuite non, il explique ensuite que les djabriya ont comparé La personne qui fait des œuvres en le comparant à un arbre qui est, euh, Yanni, qui, se, qui se fait euh, souffler ou bouger par euh, le vent, qui souffle Yanni, du, du haut vers le bas. C'est-à-dire que Yanni, il, il considère que l'être humain qui fait des actions, il n'a aucune capacité ou force et aucun choix ou aucune décision dans ce qu'il fait. Et cela implique, d'après ce qu'ils disent, cela implique, cette parole-là, elle implique de leur part de retirer, qu'on doit retirer le blâme de la personne qui commet le péché. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est un, une voie ou une, une, une position qui est très mauvaise. Hein. <rire> Et il y a un autre, un, un autre point aussi. Qui est relié à la prédestination, c'est la question du fait de d'utiliser la prédestination comme un argument pour un péché qu'on commet. Hein? Et donc, il n'est pas permis à quelqu'un d'utiliser la prédestination pour essayer de justifier un péché ou une action, comme celui, par exemple, qui utilise la prédestination pour euh, essayer de justifier ou de, de, de trouver des excuses ou des prétextes à un péché qu'il a commis pour, pour avoir abandonné certains actes d'obéissance. Parce que ceci, c'est la méthode et la voie des mouchtikines, des idolâtres et des adorateurs, des adorateurs qui adorent autre avec Allah. Comme Allah SWT le dit dans le verset 148 dans sourate Al-An'am, lorsqu'il dit « Voilà où est Allah » Lau Allah ma aba'una. Et le verset également 20 dans Surah Az-Zukhruf Allah subhanahu wa ta'ala dit, Donc, le euh, qui signifie, si Allah aurait voulu, nous n'aurions pas commis de shirk, de même que nos pères. Et le verset, dans l'autre verset, qui dit, Et si le tout miséricordieux aurait voulu, nous ne les aurions pas adorés. nous n'aurions pas adoré les idoles. Donc, ils essaient d'utiliser la prédestination comme un prétexte ou une excuse pour justifier leur idolâtrie et leur shirk. Et le chef, il dit ensuite, euh, et, et d'autres exemples semblables parmi les exemples de ce qu'ils disent. Hein? Et on dit à ce sujet-là c'est une parole véridique mais par laquelle ils veulent essayer d'établir quelque chose de faux parce que Allah subhanahu c'est lui qui a voulu c'est lui qui a voulu et c'est lui qui a prédestiné mais c'est lui également qui a ordonné et qui a interdit et c'est lui aussi qui a envoyé les messagers et qui a fait descendre les livres, et qui a euh, fait en sorte que les capacités de faire les actions soient présentes et qu'elles existent. Et c'est lui qui a ordonné qu'elles soient, et qui a fait en sorte que soit présente également les, la capacité de s'écarter des péchés et de s'en abstenir de les faire. Hein? Euh, donc, il nous a interdit de les faire. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas utiliser la prédestination yani, comme justification pour avoir abandonné les obligations ou pour avoir commis les actes interdits par Allah. Hein? Donc, le fait d'essayer de, d'utiliser cet argument-là, ça ne fait pas partie de la croyance des, des croyants C'est plutôt parmi les exemples de croyances des mouches et de ceux qui leur ressemblent. Le Cheikh, il dit ensuite, en ce qui concerne le fait d'utiliser comme argument la prédestination dans les questions qui rapportent rapport avec les malheurs qui nous atteignent euh, et qui ne sont pas de notre ressort ou qui ne sont pas de notre décision de notre choix. Hein, les hommes n'ont aucun choix dans ces choses-là comme par exemple le, le malheur de la mort ou de la maladie ou de la pauvreté ou autre. Alors euh, si quelqu'un par exemple dit Allah a prédestiné pour moi euh, ou pour un tel euh, la, la mort et donc il est mort euh, ou il a prédestiné pour un tel quelque chose alors il est tombé malade ou il a prédestiné pour un tel quelque chose, alors il est, euh, il est devenu pauvre. Donc, le fait de d'utiliser ou de mentionner la prédestination dans ce genre de choses-là, ça c'est vrai. Hein? Euh, pourquoi Parce qu'il n'a pas abandonné quelque chose d'obligatoire et il n'a pas non plus euh, essayé d'affirmer ou de de d'être de, de, d'essayer d'approuver de, quelque chose qui est faux. En, en le disant. En ce qui concerne euh, le fait d'utiliser comme argument la prédestination dans ce qui est, ce qui est relié au péché, c'est uniquement permis de le faire ou possible de le faire dans une situation parmi les situations. Et c'est la situation dans laquelle le serviteur a commis le péché ou un péché parmi les péchés. Puis que, par la suite, Allah taala lui a inspiré la, la guidance et la droiture. Puis, il s'est repenti de ce péché-là. Puis, est revenu à Allah taala et s'est repenti, sincèrement. Puis, par la suite, on lui demande à propos de ce péché, par exemple, pourquoi il l'avait fait. Et il dit, c'est Allah taala qui me l'avait prédestiné. Hein, et qui a voulu. Et ce qu'il a voulu. C'est ce qui s'est fait. Dans, des, dans un cas pareil, il n'y a aucun problème d'utiliser la prédestination comme euh, un, un argument dans, dans ce cas précis. Et dans ce cas-là, c'est correct de le faire. Et la preuve de ça, c'est que Allah euh, c'est lui qui a prédestiné à Adam, le père de, de l'humanité qu'il allait euh, yani, commettre la faute qu'il a commise et manger de l'arbre puis Allah subhanahu wa par la suite a guidé son cœur ainsi que le cœur de son épouse et ils se sont tous les deux repentis à Allah comme Allah subhanahu l'a mentionné dans le verset 23 dans surat Al A'raf lorsqu'il dit ce qui signifie euh, ou bien lorsqu'il dit و ربنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإلّم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ça c'est le verset 23 dans Sura Al-Araf. Donc, euh, ce qui signifie, notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, nous nous sommes fait une injustice à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et que tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes Du nombre des perdants. Et donc Allah a accepté à tous les deux leur, leur repentance et les a guidés tous les deux. Donc celui qui est dans cet état-là et qui est tombé dans un péché parmi les péchés, puis qui s'en est repenti par la suite et qui a changé son état qui était mauvais en un état bon. Hein? puis par la suite que, que quelqu'un vienne le blâmer pour le péché qu'il avait fait et qu'il utilise comme argument pour répondre euh, l'argument de la prédestination alors dans un cas pareil son argumentation sera correcte et cela euh, yani, et, euh, comme cela est venu dans le hadith qui est euh, authentique qui, qui rapporte du prophète alayhi wa sallam, qui qu'il Euh, mentionné euh, qu a, que le prophète a mentionné l'argumentation qui, qui, qui, qui est arrivée entre Adam -salam, et Moussa lorsque ils ont discuté entre eux lorsque Adam et Moussa ont discuté ensemble euh, le hadith mentionne que Adam a Argument, a eu une argumentation avec Moussa -salam, et il l'a emporté sur Moussa alors euh, il dit que Moussa a dit ô oh Adam ô oh Adam tu es notre père et tu as fait une faute envers nous et tu nous as fait sortir du paradis alors Adam lui a répondu en disant Oh Moussa Allah t'a choisi hein, pour, y pour sa parole il t'a adressé la parole et il t'a écrit avec sa propre main y -on, y -on, sa révélation alors vas-tu me blâmer pour quelque chose que Allah m'a prédestiné et avait prédestiné pour moi avant euh, de m'avoir créé 40 ans avant de m'avoir créé vas-tu me blâmer pour quelque chose que Allah avait prédestiné pour moi 40 ans avant de m'avoir créé et donc euh, c'est ainsi que Adam a eu le dessus dans l'argumentation sur Moussa et donc Adam a eu le dessus dans l'argumentation sur Moussa Ça, le prophète Sassoum l'a répété trois fois donc c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim donc le shaykh dit que ça c'est parce que Adam il, il s'est repenti il est revenu à Allah à la repentant hein? il est venu à Allah à la repentant Et Allah a accepté sa repentance. Et donc, il n'y a aucun blâme pour lui hein, et aucun, aucun reproche à lui faire après sa repentance. Et celui qui utilise la prédestination contre quelqu'un, et euh, y contre quelqu'un par rapport à un péché qu'il a fait après s'être repenti de ce péché-là, alors il n'y a aucun problème pour lui hein, de le faire. Et donc, dans la discussion qu'il y a eu entre les deux prophètes, et eh bien, dans cette discussion-là, les deux prophètes ont raison en réalité. Parce que Moussa, alayhi salam n'a pas blâmé euh, son père, Adam, excepté pour le résultat de son péché, et non pas pour son péché lui-même, le péché duquel il s'est repenti. Hein, au contraire, il l'a blâmé pour le résultat de ce péché-là, c'est-à-dire le fait d'être sorti, d'avoir été expulsé et d'avoir fait sortir sa progéniture du paradis et Allah c'est lui qui a prédestiné cela et c'est lui qui l'a décrété et prédestiné par sa sagesse sa grande sagesse hein euh, donc pour que il y ait pour cette création et pour, cette, et pour ce monde ces différentes nations qui se succèdent et qui se suivent qu'il y ait ces 70 nations qui se succèdent et qui se suivent les unes après les autres comme le prophète wa sallam, a dit « Antum Donc euh, la signification du hadith, c'est-à-dire que vous allez compléter 70 nations, et vous êtes parmi elles la meilleure et la plus noble auprès d'Allah. Et euh, donc ça c'est un hadith rapporté par Ahmad Al Tirmidhi et d'autres également euh, le cheikh il dit ensuite en ce qui concerne yani, al-qadariya ceux qui nient la prédestination d'Allah subhanahu et qu'Allah subhanahu wa a prédestiné à euh, décréter toute chose yani, en ce qui concerne cette secte, ils ont plusieurs shubuhat, ils ont plusieurs ambiguïtés et parmi ces ambiguïtés Euh, il y a, par exemple, euh, le verset qu'il mentionne, le verset 79 dans suratul Nisa, dans lequel Allah a dit Donc, le sheikh explique euh, ensuite. Donc, il, Allah a dit dans ce verset-là, euh, ce qui signifie... Ce qui t'a atteint de bien, ça vient d'Allah, et ce qui t'a atteint de mal, ça vient de toi-même. C'est de toi-même. Le cheikh explique il dit, c'est-à-dire que le serviteur, c'est lui qui crée. Donc c'est ce qu'ils expliquent les qadaria, ce qui, euh, c'est-à-dire que le, le, le serviteur, c'est lui qui crée le mal. Hein, et le cheikh il dit que ce n'est pas ainsi. Yahani la réalité, c'est-à-dire ce n'est pas comme ça. Il faut comprendre le verset. Euh, L'explication le, du verset en question, en réalité, c'est de dire Yahani, euh, ce qui t'atteint de bien vient d'Allah. C'est-à-dire Allah ta donné le succès d'obtenir ce bien-là et t'a guidé à faire ce bien-là pour te récompenser. Hein, de, de, du bien et c'est toi qui as fait ce bien c'est toi qui est celui qui a commis ou qui a fait ce bien là et ce qui t'atteint comme un mal parmi les choses qui, qui, qui te touchent, qui sont mauvaises c'est à cause de ce que tu as fait toi même, c'est à dire c'est toi qui a commis ce péché là et qui l'a fait Et Allah, c'est lui qui te l'a prédestiné, qui t'a prédestiné et décrété le bien et le mal et les péchés. Et la récompense et la rétribution ou le péché euh, ou la punition pour ton action. C'est lui qui t'a prédestiné le bien et le mal et la rétribution ou la récompense c'est-à-dire la rétribution par la récompense ou le châtiment pour cette action-là et si c'est une action de bien il te rétribue par une récompense qui vient d'Allah et si tu fais quelque chose de mal alors euh, la récompense pour ça c'est un châtiment qui vient d'Allah Et Allah pardonne à qui il veut et fait miséricorde à qui il veut. Donc, la signification correcte de ce que Allah euh, a dit dans, son, euh, dans, son, dans ce verset-là, c'est ce que le cher a expliqué. Et c'est ce que dit Ahl Sunnah al-Jama'ah au sujet de la parole d'Allah lorsqu'il dit Ce qui t'a atteint comme bien, cela vient d'Allah. C'est-à-dire. Que c'est Allah qui t'a inspiré, qui t'a donné le succès de faire cette bonne action, pour te récompenser de celle-ci. Et toi, oh toi qui as été chargé d'obéir à Allah et de t'écarter de ce qu'il t'a interdit, tu as fait cette action-là et Allah t'a promis par sa parole, hein, en disant que celui qui fait une action de bien, c'est pour lui-même comme dans le verset 21 dans amila Fussilat et également il t'a promis par sa parole lorsqu'il dit c'est-à-dire si vous faites un bien vous le faites pour vous-même ce bien et si vous faites un mal eh bien c'est contre elle c'est-à-dire c'est contre votre âme verset 7 dans Surah Al-Isra. C'est-à-dire, yani, c'est contre elle, c'est contre ton âme. Il dit, Donc, Allah dit, et s'il y a un mal quelconque qui t'atteint, ça vient de toi-même. Le Sheikh il explique, il dit, c'est-à-dire, que yani, si tu as commis ce péché-là, eh bien, Allah ne va pas mettre à égalité la personne qui a fait le mal et la personne qui a fait le bien. Comme il le mentionne dans le verset 21 dans Surah al hein? pensez. Est-ce que celui qui fait des péchés pense qu'on va le mettre à égalité avec ceux qui ont fait les bonnes œuvres, qui ont cru et qui ont fait les bonnes œuvres dans leur vie et dans leur mort, comme il juge mal Et il mentionne le verset 34 dans Surat Fussilat. Le, le, le bien et le mal ne sont pas équivalents ou égales. Et les textes au sujet de la prédestination sont, yani, à l'extrême de la clarté. Et euh, yani, c'est très, les versets sont très clairs. Mais bien entendu, uniquement pour celui qui Il y cherche à profiter de son temps pour apprendre les piliers de la foi, et les, les piliers de l'islam, les cinq piliers de l'islam et les six piliers de la foi, et le pilier de Al-Ihsan, qui est un, des, un grand pilier, hein? et de les mettre en application dans sa vie. Et de continuer à chercher à obtenir la science de la révélation pendant toute sa vie pour qu'il devienne un savant et un éducateur. En ce qui concerne la volonté, elle est de deux catégories. La volonté d'Allah, elle est de deux catégories. La volonté dans la, dans la création et la volonté d'Allah dans sa révélation. La, la, la volonté d'Allah dans la création, elle est synonyme de Al-Mashi'a c'est-à-dire le vouloir ce qu'Allah veut et euh, c'est-à-dire que cette chose-là elle va absolument se produire et c'est impossible qu'elle ne se produise pas donc tout ce que Allah SWT veut dans la création c'est obligatoire que cette chose-là se produise que ce soit bien ou mal Hein, parce que c'est ce qui a été écrit dans la, la table préservée. En ce qui concerne la volonté d'Allah dans sa révélation, eh bien, ça c'est possible que ça ne se produise pas. Dans le cas de la personne qui est obéissante à Allah, les deux révélations, euh, les deux volontés, pardon, les deux volontés se réunissent. C'est-à-dire dans le cas de, du serviteur qui est obéissant, les deux volontés se réunissent, c'est-à-dire que Allah a voulu dans la création que cette personne soit obéissante, et il a voulu également par sa révélation que cette personne obéisse, puisqu'il nous ordonne à tous de, de lui obéir. Et les deux volontés, dans ce cas-là, se réunissent. La volonté dans la création et la volonté dans la révélation se réunissent par rapport aux croyants obéissants. Et la volonté dans la création est unique et se, se retrouve toute seule par rapport au pécheur. C'est-à-dire pour le pécheur, c'est uniquement la volonté dans la création qui se retrouve parce qu'il n'a pas mis en application. Ce que Allah a voulu de lui Dans sa révélation De même que Pour la guidance Elle est de deux catégories La première guidance La première forme de guidance C'est la guidance d'orientation Et d'enseignement Et celle-là C'est Allah Qui la détient De même que les êtres humains Peuvent la détenir Et Allah c'est lui qui fait la grâce de cette guidance-là qui, qui la détient hein, et qui la donne à qui il veut et à la tête de ceux à qui il donne cette guidance c'est les messagers hein, les nobles messagers et les grands prophètes et les imams de la science hein, et ce sont eux qui donc la reçoivent et qui également indiquent aux autres êtres humains ce qui amène le bien pour eux dans leur religion et dans leur dunia et qui les oriente vers la volonté d'Allah et de ce que Allah, vers ce que Allah a voulu pour eux et ce que le messager d'Allah a voulu également. Et la preuve de ça est dans la parole d'Allah lorsqu'il dit tu ne guides pas et, et, et certes tu guides vers un chemin droit. Verset 52 Dans Surat Shura Et également euh, C'est prouvé Donc ce verset prouve que euh, yani, y a, On peut être orienté Vers le droit chemin Et le, le droit chemin C'est le, le chemin qui N'est pas tortueux Qui n'a pas de Tau De, de, yani de de courbe, de, de virage dedans, c'est un chemin qui est droit, une voie qui est droite, comme lorsqu'on demande à Allah de nous guider vers le droit chemin, <inaudible> c'est-à-dire, oriente-nous et guide-nous vers ce chemin-là, surat al-Fatiha. Et la deuxième catégorie de guidance, c'est la guidance euh, qui est en fait le fait d'avoir le succès, d'accepter et de, de, de, de suivre là, la guidance. Hein? et cette capacité-là c'est uniquement à Allah c'est-à-dire que c'est uniquement Allah wa qui peut guider les cœurs hein? et guider les corps vers les bonnes œuvres et cette guidance-là ou cette capacité de, de guider les cœurs c'est uniquement Allah wa qui, la, qui la détient et personne d'entre les créatures ne la possède hein? ni les anges rapprochés ni les prophètes envoyés comme Allah SWT le dit à la plus noble de toutes les créatures le prophète Mohamed sallam dans le verset 56, dans la Sourate al qasas Allah SWT dit, certes, tu ne guides pas celui que tu aimes, mais Allah guide qui il veut. Donc, qui, qui, qui, en dessous du prophète sallam peut par la suite prétendre à être capable de guider, puisque même le prophète sallam n'a pas cette capacité de guider les cœurs. Donc, Si le prophète ne veut pas le faire, personne, en dessous de lui, n'est capable également. Et donc, euh, personne ne détient la capacité de guider les cœurs. Hein, et euh, le seul qui détient cette capacité-là, c'est celui qui a la connaissance absolue de toute chose et qui connaît l'invisible, comme nous l'avons expliqué précédemment. Donc, ça, c'est ce qui vient conclure le charge du Cheikh Zayd al-Madkhali, euh, qu'est-ce qu'il a euh, expliqué des paroles des deux imams al euh, Maintenant on va traduire son commentaire également euh, qu'il a fait à la fin de, du séminaire, donc qu'il a fait dans le séminaire euh, de l'imam al-Qarawi à la suite de cette explication-là. Donc, maintenant, on va traduire, euh, Inch'Allah, la parole, les paroles, les commentaires du Cheikh Zayd Al-Madkhali, qu'il a fait lors du séminaire, euh, à la fin de la lecture du char, de son char. Bon, donc, voici euh, ce que le Cheikh a, a expliqué. c'est une longue lecture il y en a, le chapitre la, la, cette question est une question y a, immense et grande et très importante dans la vie des musulmans en général et des étudiants en sciences en particulier les étudiants en sciences et tous les musulmans Il est obligatoire pour eux de connaître y et qu'est ce qui est correct dans la, le chapitre de la prédestination pour ne pas s'égarer comme les sectes des gens de Bédala se sont égarés. Et ça, on ne peut pas le savoir excepté en faisant des efforts pour étudier et de prendre des gens de science qui ont suivi la voie des salafs et la croyance des salafes salih, ceux qui se sont limités au texte et qui ont compris leur signification. Et ce, cette explication résumée, il y a dedans une clarification détaillée que le talib ilm yani, a besoin dans la lecture, il a besoin également de ses compagnons. Pour reviser, ils doivent reviser entre eux pour que chacun d'entre eux, pour que chacun d'entre eux, euh, eux utilise euh, l'autre pour s'aider après l'aide d'Allah dans ce qu'ils trouvent difficile ou compliqué de comprendre dans ces sujets-là, le, le sujet ou la, la, la question. De, du décret de la prédestination. Et dans ce résumé, vous avez ici l'explication ce que le musulman et la musulmane ont besoin de comprendre pour avoir une compréhension, une connaissance dans leurs affaires au sujet de la prédestination et du décret d'Allah. En ce qui concerne les sectes d'égarement et d'innovation, c'est comme vous avez entendu. Ils se sont tous divisés. Ils ont divergé selon ce que sa pensée leur a indiqué sans connaissance. Donc, les padaria, ceux qui nient la prédestination, il y a parmi eux les extrémistes, et il y a parmi eux Il y en a ceux qui sont moindres que les extrémistes, mais ce sont tous des gens du mal et des garments. Donc ceux qui ont dit que Allah n'a rien prédestiné de bien ou de mal, mais que ce sont les serviteurs qui créent leurs propres actions, ceux-là sont les extrémistes. Dans la question de la prédestination, ils ont mis des créateurs multiples avec Allah, sans limite, hein, parmi les, les êtres humains. Et ceux qui ont dit et qui ont pensé qu'ils sont les gens de la justice, hein, ils ont dit que Allah a créé le bien, mais il ne crée pas le mal, et il ne prédestine pas le mal. Cela, leur parole est fausse. Elle est en contradiction avec le texte du Coran et de la Sunnah. Allah est le créateur de toutes choses. Et c'est lui qui a prédestiné le bien et le mal par sa sagesse et sa justice et sa grâce et sa miséricorde. Et il a su, avant même d'avoir créé ses créatures, ce que les créatures vont faire de bien ou de mal. Et qui sont les gens du paradis et les gens de l'enfer Et qui sont ceux qui auront le bonheur et ceux qui auront le mal, qui seront malheureux Allah a su cela avant d'avoir créé quoi que ce soit de ses créations. Et la plume a écrit tout cela. Le malheur, le bonheur, les gens du paradis, les gens de l'enfer, et les, les, les attributs des créatures dans toutes les différentes sortes ou formes qu'ils ont, et les différentes générations qu'ils auront, tout ça a été connu par Allah avant d'avoir créé les cieux et la terre et avant d'avoir créé la création. Donc, il n'y a rien qui, a être, qui va être ajouté à cela ou diminué à cela. Et il n'y a rien qui va changer ou être changé de ça. Comme Allah le dit, la parole ne change pas pour moi. Donc, ce que Allah a prédestiné Il faut absolument que cette chose se produise et ne va pas être retardée. Et on appelle la volonté de la, dans la création qui correspond à Al-Mashi'a, vo le vouloir d'Allah. C'est-à-dire que tout ce que la plume a écrit par l'ordre d'Allah, c'est obligatoire que cette chose se produise et ne veut pas retarder. Hein? Allah, dans le hadith, il dit que Allah a créé la plume. Il a dit, écrit. La plume a dit, que dois-je écrire Et bien, Allah a dit, écrit la prédestination de toutes choses jusqu'au jour de la résurrection. Et donc, la plume a écrit tout ce qui allait exister jusqu'à l'heure du jugement dernier. Et ce que la plume a écrit, cela n'est pas possible que cela ne se produise pas même si c'est une atome hein. Voilà. Ni des, euh, que ce soit dans les, des êtres ou yani, des, ac des, des actions voilà. tout ça c'est selon la prédestination d'Allah Donc, ceux à qui Allah a donné le succès, ils croient tous en cela, parmi ceux qui ont reçu la science bénéfique. Ils ont cru en cela et ils ont reconnu cela et ils ne se sont op op opposés à rien de la prédestination d'Allah. Et les gens de bid'a se sont en contredit à ce sujet-là, ceux qui n'ont pas recherché la vérité avec sincérité et qui n'ont pas recherché la science De là où on doit le chercher. Hein, avec les divergences, avec leurs paroles qui sont toutes divergences les unes avec les autres. Et ils se sont égarés à cause de ça. Et Allah ne fait pas d'injustice à quiconque. S'il si a fait hein, ce qu'il si s'est égaré, c'est parce qu'il a mérité de s'égarer et il a fait les causes qui mérite, qui fait qu'il mérite d'être ségaré et d'avoir été abandonné par Allah subhanahu wa Donc et, euh, certains jeunes voudraient entendre de votre part la division des différentes formes ou des différentes sortes d'hypocrisie dans la croyance. Le et il dit, ça pour expliquer les différentes formes, les différentes catégories de Kouf, les différentes euh, catégories de Fisk, les différentes catégories de Nifak, euh, pour parler de ça, il faut un cours au complet. C'est quelque chose d'important également. Et ça c'est présent également dans Mandu al dans un, un poème que le chef a écrit au sujet euh, des distinctions et différentes catégories de ces questions-là, euh, il, il mentionne le chef que si, euh, Il veut faire des, des copies et imprimer des copies de ce, ce poème-là pour les euh, étudiants, donc c'est quelque chose d'important. Je peux leur expliquer par la suite en clarifiant les différences, la différence entre la mécréance et l'injustice, et l'hypocrisie et les péchés, ainsi de suite, al pour le coffre le Donc, ce serait bien que vous essayiez de faire des efforts à la mémori à mémoriser ce poème et à comprendre les significations qui sont dedans. Il y a un charge également. Et euh, Yani le s'appelle Ash yani, J'espère que chaque étudiant en sciences islamiques euh, Yani achète ou se procure ce livre et lui donne une importance et qu'il l'explique et le clarifie aux gens. Yani, il est rempli de, de, de questions dArid et d'explication de ce qui s'y oppose dans toutes les différentes catégories et différentes directions par la grâce d'Allah Azzamajal. Nous allons essayer de trouver des copies de ce livre-là, si on en trouve on va le distribuer par la permission d'Allah Ta'ala. Donc il dit, il y a plusieurs questions. Donc, question, première question. Est-ce que si Allah, euh, Allah a prédestiné à un être humain qu'il allait s'égarer, est-ce que quelqu'un est capable, dans ce cas-là, de ne pas s'égarer selon la charia Car Allah aime euh, la guidance dans sa révélation et il déteste la mécréance dans sa révélation Donc, le chef il répond en disant, « Allah n'agrée pas pour ses serviteurs la mécréance, il agrée pour ses, ses serviteurs, il agrée l'obéissance qui les approche plus d'Allah. Sauf que, celui pour qui Allah a décrété dans la création et par sa volonté dans la création En est, en est quelque chose, eh bien il ne peut pas s'en échapper, hein, et, et sa volonté c'est que le mécréant soit mécréant par le décret et la prédestinée d'Allah, et c'est celui qui mérite cela parce qu'il n'est pas méritant du bien et de la, de la vertu, et il n'a pas fait les causes nécessaires qui sont les causes de l'agrément d'Allah et de l'entrée au paradis. Mais il a ramené le contraire de cela. Les causes de ce qui amène la colère d'Allah et qui oblige l'entrée en enfer. Donc il n'est pas permis à quelqu'un de se limiter ou de s'arrêter dans ces questions-là et d'être confus là-dedans. Ce que Allah a prédestiné pour les gens de la mécréance et de l'hypocrisie, ni de ses mauvaises actions, C'est par la prédestination et le décret d'Allah. Et eux, ils ont fait les causes qui ont hein, ramené ça. Et Allah n'aura pas fait d'injustice, mais c'est eux-mêmes qui se faisaient de l'injustice à eux-mêmes. Et ton Seigneur ne fait d'injustice à personne. Donc les croyants ont cru à la prédestination et au décret d'Allah, peu importe que ce soit bien ou mal, dans le bien ou dans le mal. Et la question du bonheur et du malheur, comme cela a été indiqué dans les textes, Allah a terminé d'en de, parler, et de, et de même que de diviser les, les créatures en heureuses et malheureuses. Donc, il n'est pas possible que rien de ça change. Comme c'est mentionné dans le hadith d'Abdillah ibn Amr, il a dit Le messager d'Allah est sorti vers nous, et dans ses mains il y avait deux livres. Dans ses deux mains, il y avait deux livres. Il a dit, savez-vous y ce, qu ce, savez ce que sont ces deux livres-là Ils ont dit, il faut que tu… Y a, tu dois nous le dire. Il a dit, dans ma main droite, j'ai les noms des gens qui vont être au paradis et les noms de leur tribu et on ne va pas ajouter à leur nom et on ne va pas enlever non plus et il a dit à propos de, du livre qui était dans l'autre main il disait ça c'est un livre est du, du Seigneur des mondes avec les noms des gens de l'enfer et les noms de leur tribu. On ne va pas rien ajouter à leur nombre et on ne va pas en enlever non plus. Puis, ensuite, euh, et ensuite, il a dit :« Votre Seigneur a terminé de juger dans toutes ces choses-là. » Donc, celui, donc, il est obligatoire de croire en ces hadith-là. Il est obligatoire de croire en ces textes-là et à tous les autres textes semblables. Et ils sont nombreux dans le Coran et dans la Sunna. Et c'est ce qui vient conclure le cours numéro 3 dans l'explication de la Akita des deux imams, Ar-Razi. Al Qa'Tsi subhanAllah Alhamdulillah, Shahdu Allah illayla staqbar sallam ala Muhammad